« Vos vendanges sont-elles finies ?» demanda le président de Bonfond à Grandet. « Partout !» lui dit le vieux vigneron, en se levant pour se promener de long en large dans la salle, et se haussant le thorax par un mouvement plein d'orgueil comme son mot « partout ». Par la porte du couloir qui allait à la cuisine, il vit alors la grande nanon assise à son feu, ayant une lumière et se préparant à filer là pour ne pas se mêler à la fête. « Nanon » dit-il en s'avançant dans le couloir. Veux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière et venir avec nous Pardieu, la salle est assez grande pour nous tous. Mais, monsieur, vous aurez du bon monde. Ne les vaux-tu pas bien Ils sont de la côte d'Adam tout comme toi. » Grandet revint vers le président et lui dit « Avez-vous vendu votre récolte ?»« Non, ma foi, je la garde. »« Si maintenant le vin est bon, dans deux ans il sera meilleur. » Les propriétaires, vous le savez bien, se sont jurés de tenir les prix convenus, et cette année les Belges ne l'emporteront pas sur nous. S'ils s'en vont, eh bien, ils reviendront. Oui, mais tenons nous bien, dit Grandet d'un ton qui fit frémir le président. Serait il en marché? pensa Cruchot. En ce moment, un coup de marteau annonça la famille des Grassins, et leur arrivée interrompit la conversation commencée entre madame Grandet et l'abbé. Madame des Grassins était une de ces petites femmes vives, dodues, blanches et roses, qui, grâce au régime claustral des provinces et aux habitudes d'une vie vertueuse, se sont conservées jeunes encore à quarante ans. Elles sont comme ces dernières roses de l'arrière-saison dont la vue fait plaisir, mais dont les pétales ont je ne sais quelle froideur et dont le parfum s'affaiblit. Elles se mettaient assez bien, faisaient venir ces modes de Paris, donnaient le toit à la ville de Saumur et avaient des soirées. Son mari, ancien quartier maître dans la garde impériale, grièvement blessé à Austerlitz et retraité, conservait, malgré sa considération pour Grandet, l'apparente franchise des militaires. Bonjour, Grandet, dit il au vigneron en lui tenant la main et affectant une sorte de supériorité sous laquelle il écrasait toujours les cruchots. Mademoiselle, dit il à Eugénie, après avoir salué madame Grandet, vous êtes toujours belle et sage je ne sais en vérité ce que l'on peut vous souhaiter. Puis il présenta une petite caisse que son domestique portait qui contenait une bruyère du Cap, fleur nouvellement apportée en Europe et fort rare. Madame des Grassins embrassa très affectueusement Eugénie, lui serra la main et lui dit. Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. Un grand jeune homme blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonne façon, timide en apparence, mais qui venait de dépenser à Paris où il était allé faire son droit huit ou dix mille francs en su de sa pension, il s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les deux joues et lui offrit une boîte à ouvrages dont tous les ustensiles étaient en vermeil, véritable marchandise de pacotille, malgré l'écusson sur lequel un E.G. gothique assez bien gravé pouvait faire croire à une façon très soignée. En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies inespérées et complètes qui font rougir, tressaillir, trembler d'aise les jeunes filles. Elle tourna les yeux sur son père, comme pour savoir s'il lui était permis d'accepter, et M. Grandet dit un « prends ma fille », dont l'accent eût illustré un acteur. Les trois Cruchot restèrent stupéfaits, en voyant le regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des Grassins par l'héritière à qui de semblables richesses parurent inouïes. M. des Grassins offrit à Grandet une prise de tabac, en saisit une, secoua les grains tombés sur le ruban de la Légion d'honneur attaché à la boutonnière de son habit bleu, puis il regarda les cruchots d'un air qui semblait dire parez Parais-moi cette botte-là » Madame des Grassins jeta les yeux sur les bocaux bleus où étaient les bouquets des cruchots en cherchant leur cadeau avec la bonne foi jouée d'une femme moqueuse. Dans cette conjoncture délicate, l'abbé Cruchot laissa la société s'asseoir en cercle devant le feu et alla se promener au fond de la salle avec grandet. Quand ces deux vieillards furent dans l'embrasure de la fenêtre la plus éloignée des grassins,